Pour observer les temporalités du changement social et des recompositions de l'espace. vous voyez le titre, si vous voulez, c'est-à-dire que ce qui nous a rassemblés, c'est cette même attention à comment fait-on fait pour identifier, pour identifier, suivre, observer, caractériser ce qu'est, ce que sont les représentations sociales. Alors moi, c'était du rural. Elle, c'était de l'urbain. Et ensuite, nous avons petit à petit mis ensemble et des relations ville-campagne. Et du coup, effectivement, donc je vous donne le, le, cette origine. Et ce qui m'a frappé à l'époque, c'est justement、euh, qu'en en e fait, il y avait derrière, derrière son interrogation、euh, je, tout. tout C'est là qu'elle va commencer à prononcer ce mot-là,、euh, c'est-à-dire la ville mal aimée. Donc elle, elle va s'attacher, finalement, à comprendre l'émergence et la durée d'une représentation sociale dans laquelle la ville est,、euh, est, est, est mauvaise. La ville est quelque chose qui,、euh, qui, ne, qui ne peut pas.、Euh, enfin, qui, qui, Oui, qui est négative qui est... et qui va devenir ensuite, on, on, on, au fond, l'anti-urbain. Et il se trouve que, de mon côté aussi, évidemment, euh, quand euh, je, je faisais cette même, cette même recherche sur、euh, comment, comment les représentations du rural changent, il, il se trouve que, forcément, j'étais tombée aussi, dans cette, je pense que c'est dans, dans cet article-là, dans celui-là, j'étais tombée sur des. Des, des personnes qui, qui, qui, qui commençaient à dire aussi l'antiville, qui, qui prononçaient, par exemple, les résidences secondaires comme l'antiville. C'est-à-dire la résidence secondaire étant la, la, la représentation qui est antithétique de celle de la ville. Voilà. Donc, au point de départ, on peut dire deux personnes qui sont tout à fait、euh, dans un champ de recherche différent, mais qui.、Euh, Profondément,、euh, on, peut, on peut dire, et c'est pour ça que je reviens au titre,、euh, accorde à la question de l'analyse des, des représentations sociales, la représentation, on y reviendra peut-être, la représentation au sens, au sens collectif, au sens durkémien, on, on peut dire au sens durkémien,、euh, en quoi cette, cette représentation、euh, il est extrêmement important、euh, de, le, de la. De la suivre, de l'observer, de la caractériser,、euh, pour prendre une certaine distance,、euh, en particulier par rapport, par rapport aux politiques. Hein, par rapport aux politiques, donc、euh, on est bien dans l'observatoire. Alors maintenant, est-ce que je, tu veux rajouter quelque chose Je vais enchaîner. Oui, tu vas enchaîner. Alors après nous Je t'ai prévu de présenter le b e v Pas en détail, mais on part. Voilà. Peut... voilà. Voilà, l'ouvrage, v i e n t de sortir. Hein, et puis,、euh, pour ceux q u i l intéresse n t aussi, les, les. Voilà. Donc, je, je vais en dire deux mots pendant l'exposé, mais on、Encore. peut le, le faire circuler、Encore. si tu veux. On le fait circuler. C'est m o n exemplaire. exemplaire C'est ton exemplaire.、Euh, alors. Tu veux que je. Non, j'aime ai, bien, bien bouger, donc je ne peux pas que je bouge trop, sinon je, je suis dans la. Voilà, alors bonjour,、euh, bonjour à tous. Pour,、euh, merci à Nicole pour,、euh, pour cette euh, introduction. Euh, merci aussi pour l'invitation、euh, à venir ici présenter,、euh, présenter mes travaux. Comme l'a dit Nicole, je suis venue en 2004 ou en 2005 déjà pour.、Euh, Parler d'une recherche qui portait sur、euh, les protecteurs de la nature、euh, en Angleterre. Et puis donc、euh, aujourd'hui,、euh, je vais vous présenter la manière, enfin, qui est le, le, mon, objet de, mon objet de recherche,、euh, qui est donc, comme l'a dit Nicole, la ville mal aimée et euh, comment euh, je définis、euh, cette ville mal aimée en rapport avec le rural, enfin, comment le, le rural intervient.、Euh, Euh, Là-dedans. Et puis j'ai intitulé moi, ma présentation de manière un peu plus courte que le, que le titre qui était proposé pour、euh, l'Observatoire、euh, Quand le rural euh, défait、euh, l'urbain, et je pourrais dire aussi Quand, quand le rural fait l'urbain,、euh, l'idée étant de、euh, la question posée étant en fait. Euh, celle de、euh, la place de l'idée de campagne, de l'idée de nature, de l'idée de rural、euh, dans la construction d'un imaginaire collectif、euh, anti-urbain. Donc, quand je dis quand le rural défait l'urbain,、euh, c'est que je m'intéresse à la question de savoir euh, quand, euh, comment l'idée de rural, comment l'imaginaire、oui, rural participe à la construction d'un imaginaire urbain ou anti-urbain. a l o r s pour analyser cette question,、euh, dans ma tâche, j'ai parlé de la ville mal-aimée,、euh, qui est un terme un peu générique, mais qui est aussi assez joli. Enfin, assez joli. Euh, mais euh, pour la, la publication、euh, collective dont je vais vous parler、euh, tout de suite et qu'on fait passer, on a utilisé le terme d'anti-urbain. Euh, Anti-urbain, parce que ça correspondrait à la traduction littérale du terme、euh, anglo-saxon qui est a n t i u r b a n i s m、euh, mais qui n'a en fait donc il n'y a pas de terme en français hein, pour l'instant.、Euh, et euh, on utilise aussi le terme d'urbaphobie,、euh, qui est un terme très fort hein, comme ça,、euh, qui, est, euh, qui est intéressant mais qui n'est pas totalement convaincant parce que phobie c'est、euh, peur, hein, peur de la ville. Euh, et ça ne correspond pas tout à fait à ce que, ce que moi je mets sous ce terme-là.、Euh, euh, donc, je vous ai mis ça pour. Donc, le, le terme d'anti-urbanisme,、euh, il, il, il commence à faire florès dans le monde anglo-saxon.、Euh, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il est défini depuis 2009、euh, dans le, une encyclopédie de,、euh, de géographie、euh, humaine. Euh, et puis il a été utilisé、euh, dans le langage germanique, mais sans être vraiment défini,、euh, comme étant la Großstadtfeindschaft.、Euh, alors, ce que je vous mets ici, c'est ma définition、euh, de ce qu'on peut entendre par anti-urbain ou urbaphobie,、euh, c'est-à-dire une idéologie qui condamne la ville. par opposition à la campagne ou、euh, à la nature. Et、euh, la, la spécificité de cette définition par rapport à la,、euh, aux définitions、euh, existantes, c'est que、euh, j'introduis、euh, justement l'opposition avec euh, euh, la campagne ou à la nature,、euh, alors que ces définitions-là parlent d'une peur. De la ville, d'une condamnation urbaine,、euh, mais, mais n'introduisent pas l'idée que c'est forcément par rapport à un, à un autre、euh, qui n'est pas、euh, la ville.、Euh, cette idée d'opposition à la campagne, à la nature, c'est une idée qui vient aussi de, de Nicole et de la confrontation de, de notre recherche. C'est l'idée que les, la ville, finalement, n'est pas mal aimée en soi, mais par rapport à un autre qui lui est extérieur. Et je dirais même que la ville n'est pas aimée en soi, mais toujours. Par comparaison、euh, et par opposition à autre chose、euh, qui est、euh, la nature ou,、euh, ou la campagne. Alors,、euh, Nicole l'a dit, mais je le redis parce qu'on、euh, est, est là-dedans, on évolue là、euh, dans la sphère de l'imaginaire, des représentations sociales,、euh, de l'idéal. Quand on parle d'urbaphobie, de ville mal aimée, on est dans les représentations collectives au sens de Durkheim, c'est-à-dire des représentations qui sont irréductibles aux représentations individuelles, qui sont un ensemble de pensées, la ville, et des représentations qui ont comme caractéristique d'orienter les pratiques. Une façon de voir le monde. On est aussi dans la sphère des, des idéologies,、euh, au sens plutôt de a l t u s s e r pas au sens marxiste, forcément d'instrumentalisation de, de, de, de la réalité,、euh, mais au sens d'un système de pensée, de valeurs qui vont orienter les politiques et les pratiques de manière générale. Et、euh, le sens de cette recherche sur la ville mal-aimée, c'est aussi sa relation avec. La réalité et les pratiques. C'est-à-dire, on ne s'intéresse、euh, à cet imaginaire-là、euh, que parce que.、Euh, pas, oui, si, il, il, disons que le, la recherche ou l'intérêt pour cet imaginaire-là n'a de sens que parce qu'il、euh, e a des conséquences、euh, sur la réalité. Alors, c'est.、Voilà, donc, la pub. <rire>、euh, cette, cette relation entre.、Euh, Euh, i d é a l et réel, au sens de Godelier,、enfin, entre f i n n e imaginaire, urbain et puis pratique, c'est quelque chose、euh, que, que j'ai travaillé d'une o n c d part durant m a travail de, de thèse,、euh, que j'ai publié sous le titre de La ville mal aimée. Où je m'intéressais aux représentations anti-urbaines et leurs conséquences sur l'aménagement du territoire en Suisse. Donc, ce qui m'a intéressée en, dans le cas、euh, suisse, c'est de travailler sur la construction de cet imaginaire、euh, euh, anti-urbain. Je, je vais y revenir. Et,、euh, mais le début de cet intérêt est venu d'un constat dans l'aménagement du territoire en Suisse, dans les politiques territoriales, un constat de l'absence de la ville. Termes de ville et、euh, de discours très hostiles à la ville dans le cadre d'une pratique et d'une politique、euh, territoriale. Et、euh, bah, ce que j'arrive,、euh, je l'espère, à montrer dans, dans cette recherche, c'est qu'il y a un lien très étroit entre idéologie anti-urbaine et、euh, genèse de l'aménagement du territoire、euh, en Suisse. Euh, qui explique en fait un certain nombre de spécificités de cette politique territoriale dans, dans ce contexte. Et puis dans Anti-Urbain,、euh, euh, qui est donc un ouvrage collectif qui vient de sortir et qui est tiré d'un colloque、euh, qui s'est déroulé à Sorizy en 2007 et、euh, auquel Nicole a, a participé、euh, et qui s'appelait Ville mal aimée, ville、euh, à aimer,、euh, dans lequel, euh, avec. Euh, Bernard Marchand, qui est le co-éditeur de cet ouvrage,、euh, on avait vraiment、euh, offert en pâture notre objet de recherche, dans le sens où moi je travaillais en Suisse sur cette question de, de ville mal aimée. Lui travaillait en France sur euh, euh, les idéologies、euh, anti-urbaines, en particulier dans l'aménagement du territoire. Il s'est beaucoup intéressé à j e、enfin, au n n f r Gravier, a a ç o i s discours de Jean-François Gravier par rapport、euh, à Paris. Et、euh, bien Ce colloque a été vraiment l'occasion de discuter de, de, de notre objet de, de recherche et savoir si c'était une entrée pertinente dans, dans l'analyse des, des phénomènes socio-spatiaux. Et alors, l'ouvrage est construit、euh, enfin、la première partie porte sur les, les origines. Euh, de, de la condamnation urbaine、euh, dans différents contextes nationaux. Et la deuxième partie porte sur, justement sur l'impact sur les pratiques. On s'intéresse à l'influence a、euh, à l sur les pratiques de, de cet imaginaire、euh, euh, anti-urbain, dans le cas suisse, dans le cas français,、euh, mais aussi au Japon. il y Augustin a Berg écrit un, un, un très bel article sur cette question euh, euh, au Japon,、euh, au Cambodge. Ou, ou peut-être quel exemple le plus extrême hein, de l'influence d'une un, idéologie anti-urbaine sur la ville elle-même? Comment、euh, l'idéologie Khmer Rouge a, a voulu détruire en fait、euh, la ville et sa population et a provoqué une désurbanisation. C'est peut-être l'exemple le, le plus évident hein,、euh, de, de conséquences concrètes et matérielles des, des idéologies、euh, anti-urbaines. Voilà, donc, euh, euh, importance de, de cette entrée par l'idéal, mais importance aussi des effets pratiques、euh, qui donnent aussi le sens à cette recherche. Euh, alors, maintenant, je voudrais、euh, vous parler finalement de, de la question du, de, de, de ces représentations du. De quoi, je, de, de, quoi, de quoi je parle en fait quand je dis qu'il e s'agit de la manière dont le rural participe à la construction d'un imaginaire collectif anti-urbain. C'est quoi ce rural De quoi, de quoi je parle alors, Euh, je parle du rural paysage en tant que, que paysage rural、euh, et de, de la construction. Alors, je vais évidemment proposer beaucoup d'exemples dans, dans le cadre、euh, suisse, <rire> puisqu'il fait le. c'est même quand le... Enfin, voilà, bref.、Euh, donc, des jolies images. <rire> De ruralité. Donc, ce, ce rural,、euh, c'est、euh, le mythe des Alpes,、euh, construit à partir de la, la fin du XVIIIe siècle.、Euh, mythe des Alpes qui présente、euh, une, une, une, belle, une belle nature avec des, des paysans très heureux, très très bien habillés qui descendent、euh, joyeusement de, des Alpes.、Euh, c'est aussi d'ailleurs un rural de, de plaine.、Euh, ici, c'est la, la région.、Euh, La région genevoise.、Euh, et donc, ce, ce rural, paysage rural,、euh, on peut dire que, et cette idéalisation, on peut vraiment dire qu'elle a, a été construite en opposition à la ville. Euh, <coughs> euh, je vous ai mis ici un extrait、euh, du poème Les Alpes de Al Albrecht de Haller, qui date de la fin du XVIIIe siècle, donc période où se construit hein, le, le mythe.、Euh, Euh, des Alpes.、Euh, pour quelqu'un comme André Corbeau,、euh, ce, ce poème est vraiment un des,、euh, des moments fondateurs du mythe、euh, des Alpes et、euh, où il nous dit Disciples de la nature, vous connaissez encore un âge d'or, prends donc garde à toi pour,、euh, garde pour toi d'aspirer à plus hautes conditions. Tant que durera ta simplicité, tu resteras prospère. Ici ne s'impose aucune différence inventée par l'orgueil subtil qui assujetti t la vertu pour anoblir le vice. Nulle l oisiveté chagrine n y prolonge les heures, le travail emplit le jour et le repos occupe la nuit. Loin de l'oiseuse vanité des affaires accablantes, l'âme demeure ici en paix et fuit la fumée des villes. Donc, si je cite longuement, c'est、bon, un, un beau poème, mais c'est pour vous montrer vraiment le. L'idée de cette construction en rapport. Hein, le, le, la, la mythification des Alpes est liée à une opposition et à une condamnation、euh, à la ville,、euh, de la ville. Les deux sont inséparables.、Euh, évidemment, donc, il y a cette, ce mythe des Alpes, mais on parle ici évidemment de la,、euh, de la, de la représentation、euh, et de l'idéalisation de, de la nature、euh, de Rousseau, hein, la manière.、Euh, Dont, dont Rousseau a, a, a, a idéalisé、euh, la nature、euh, où l'homme vit en harmonie avec、euh, les éléments,、euh, par opposition à la ville,、euh, gouffre de l'espèce、euh, humaine. Donc on est aussi dans cette,、euh, cette euh, opposition-là. Alors, on pourra y revenir dans la discussion. Je parle de nature, je parle de campagne, je reparle de, de, de rural.、Euh, enfin, et tous ces termes-là、euh, euh, s'imbriquent, se mélangent euh, aussi euh, dans, dans, cette,、euh, dans cette opposition、euh, à la ville. Pour Rousseau, par exemple, le rural est le lieu de la nature、euh, par excellence. au Niveau de temps, en fait,、euh... je te fais confiance. Non, tu t'inquiètes pas, comme ça, je parlerai pas.、Oh, c'est bon. Alors,、ah, la nature dont je parle,、euh, la, pardon, la, le rural dont je parle, Ah、oh、oui, ça c'est très important. C'était、ouais. très important que tu fasses allusion à ce, à ce Le point d'origine de, de sa réflexion, c'est ça, c'est son point d'origine. On peut, on peut le trouver là. Donc, ici,、euh, donc le, le rural c'est aussi celui du village,、euh, de la communauté、euh, pérenne par opposition、euh, à la ville.、Euh, c'est l'opposition、euh, des Mannschafts, des s e l s c h a f t qu'on retrouve ici illustrée par、euh, le, le village suisse de l'exposition nationale de 1896、euh, qui s'est déroulée. Donc, là,、euh, À la différence de ce que vous pourrez croire, on est en plein Genève.、Euh, il s'agit d'une reconstitution、euh, d'un village euh, suisse euh, fait à l'occasion de l'exposition nationale. Et on est en plein milieu de Genève, près de plein palais, pour ceux qui, qui connaissent、euh, l'endroit. Et où on va finalement donner à voir、euh, aux Suisses, mais aussi、euh, à toutes les personnes étrangères qui visitent la Suisse, ce que c'est que la vraie、euh, Suisse. Euh, et ce village jouxte la halle des machines, enfin, tout,、euh, la Suisse industrielle, mais la vraie Suisse,、euh, elle est là,、euh, dans la communauté、euh, villageoise. Et,、euh, et ce village,、euh, d'abord construit dans la plaine, enfin n、euh, d o cette c maquette à l'échelle 1-1, d'abord c o n s t r u i t dans la plaine, servira de modèle à ce qui con sera construit ensuite dans les montagnes、euh, suisses.、Quoi. Voilà, Et donc ce village est construit en opposition à la Suisse、euh, urbaine d'alors. Autre rural, autre, ouais, la, le rural,、euh, autre rural euh, qui m'intéresse,、euh, c'est celui de la, que j'ai appelé le sol nourricier.、Euh, une, une figure、euh, de l'opposition.、Euh, euh, Ville-campagne,、euh, qui est l'idée en fait que euh, euh, le sol,、euh, on disait la g l a b e pendant la Seconde Guerre mondiale, dans cette idée il y avait euh, euh, le fait que la terre、euh, agricole nourrit、euh, le peuple、euh, par opposition à la ville qui, par son étalement, par,、euh, par son développement, euh, détruit、euh, l'idée de. Euh, euh, L'opposition de fertilité, c'est.、Euh... Une... Une... Une... Une... Une... Une... Une... Une... Voilà, une... merci. <rire>、euh, L'idée de stérilisation est, est, est, très,、euh, est très souvent.、Euh... Pour, pour qualifier、euh, le développement、euh, urbain, en particulier dans les, dans les années 40.、Euh, donc, par opposition,、euh, parce que la ville stérilise la terre par son avancée. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est évidemment aussi la, la terre nourricière c'est aussi la terre qui fournit des enfants.、Euh, Euh, la campagne qui fournit des enfants qui seront, qui seront des soldats et qui vont défendre la patrie,、euh, par, par opposition à la ville où les femmes、euh, font moins d'enfants et qui stérilisent、euh, le, le peuple. Enfin, le, et cette expression que je viens d'utiliser, stérilise le peuple, on la retrouve.、Euh, on Les é c r i t de cette période-là. Et j'aime beaucoup cette image qui n'est pas suisse, pour le coup,、euh, qui a été utilisée、euh, en Angleterre, hein, English Earth, parce qu'on、euh, est dans la terre et puis on voit très bien les veines hein, de la personne qui,、euh, qui travaille. Et on est dans cette idée de la terre nourricière hein, et de la terre qui donne aussi le, le sang,、euh, qui fait aussi tout le, le sang de la nation. Et puis,、euh, cette idée de sol. Euh, nourricier par, rapport,、euh, par opposition à la ville qui stérilise.、Euh, elle a été très forte au moment de la, la Seconde Guerre mondiale,、euh, à une époque où la, la Suisse a mis en place ce qu'on appelait le plan Wallen, qui est un, qui est un plan en fait, de remise en culture de toutes les terres disponibles en Suisse. Si bien que, donc là, on est en plein milieu de Zurich, tous les parcs urbains ont été utilisés、euh, pour, pour être labourés et、euh, produire de la nourriture. Donc, la confrontation là, euh, entre euh, ville et campagne a été très forte. C'est à quelle époque Alors, Plan b a l a i n e c'est les années 40. Et ça a été intitulé La bataille des champs. Autre euh, ruralité, euh, celle, du, celle du désir. De campagne. Aussi un désir de nature que j'illustre ici par un, un tableau qui s'appelle Le Bonheur Suisse, qui est、euh, intitulé comme ça de manière assez euh, humoristique.、Euh, euh, L'idée que、euh, eh、ben, par、euh, le, le désir、euh, de campagne, le désir de nature est aussi une fuite、euh, de la ville. Donc, cette, cette, ce, ce désir-là, cette représentation-là、euh, du rural、euh, m'intéresse aussi, puisqu'il participe également、euh, à, la, à la construction、euh, de cet imaginaire、euh, anti-urbain. Et puis,、euh, pour finir,、euh, alors là, on est dans le. On est dans la limite aussi des, des définitions.、Euh, ce s t ce qui m'intéresse aussi dans la construction de, de, de la ville mal aimée, c'est la place de la nature, et au sens de nature euh, écosystème, euh, nature euh, euh, des espèces.、Euh, la, donc la, la part de cette nature euh, naturelle euh, dans, la, dans la construction d'un.、Euh, D'un imaginaire collectif anti-urbain. Et puis je vous donne comme exemple une, une exposition, le titre d'une exposition qui s'est déroulée、euh, l'an passé、euh, au Muséum de Genève et qui portait comme,、euh, comme titre、euh, Genève contre nature point、euh, d'interrogation,、euh, et, euh, euh, et qui illustre hein,、euh, cette, cette, cette presque évidence de l'opposition entre nature、euh, et ville. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cette affiche.、Euh... Première chose, pour être honnête, c'est que c'est moi qui ai proposé le titre. <rire> Donc, ce n'est pas totalement innocent. J'ai e marqué ça.、Euh... Voilà. Mais, <rire> Mais qu'il était accepté, c'était aussi intéressant. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant à dire, c'est que. Euh... Euh... Cette, cette, euh, cette exposition n'était pas du tout caricaturale, justement, de ce point de vue-là. Et la question était posée, elle était réellement posée, c'est-à-dire la, la, la réponse n'était pas euh, évidente. Euh, on aura l'occasion d'y revenir, mais pour moi, elle illustre une, une réelle évolution du rapport qu'il peut y avoir entre les, les, les représentants de la nature et, le, et la ville. On va y revenir. Et ça, pour illustrer cette.、Euh Le rapport entre la, la nature naturelle, la représentation de la nature naturelle et la ville. Cette image qui, de, de, qui nous vient de ProNatura, qui est la principale association suisse de protection de la nature,、euh, et qui est finalement l'image traditionnelle qu'on retrouve dans les publications des protecteurs de la nature、euh, que j'ai étudiées,、euh, et qui est l'idée finalement de la ville, justement, qui est un milieu contre-nature. L'idée que、euh, s'il y a nature en ville, c'est une sorte de petit miracle,、euh, comme ces, ces herbes qui, qui poussent au milieu du,、euh, de la chaussée, et qu'il n'y a pas de vraie nature、euh, en ville. Donc, cette idée-là participe à la construction d'un imaginaire anti-urbain. On va le voir, ça, tout ça est en évolution. Donc, là, en fait, avec ces images,、bon, c'est des, des flashs、euh, je vous montre donc、euh, ce qu'est pour moi,、euh, ce que sont pour moi les différentes représentations、euh, du rural qui participent à la construction de l'imaginaire anti-urbain、euh, de la ville mal aimée. Alors.、Euh, Maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai appelé les chantiers、euh, sur lesquels je, je travaille et au travers duquel j'analyse l'imaginaire、euh, euh, anti-urbain et puis les,、euh, les pratiques auxquelles il donne lieu. Alors, le, le premier chantier, c'est celui de la, la ville des défenseurs de la nature. Euh, qui est、euh, un, un projet de recherche、euh, qui a été financé par le Fonds national suisse, Fonds national, f i s u s de la recherche euh, scientifique, euh, et qui、euh, portait sur、euh, les stratégies urbaines、euh, des défenseurs、euh, de la nature. Et dans ce cadre-là,、euh, nous nous sommes intéressés a u Représentation de la ville ou représentation de la nature et alors évolution、euh, chez les défenseurs de la nature. Alors, pour illustrer、euh, ce en quoi ça m'intéressait par rapport au thème de l'obaphobie,、euh, vous avez ici、euh, une image de, qui a été éditée dans les années 30 par la, le, con, le Council for the Protection Enfin, t De preservation, à l'époque ça s'appelait comme ça, of rural England,、euh, qui est une, une association de protection de la nature et plus, et plus généralement du paysage rural euh, anglais, euh, qui est une association intéressante parce qu'elle est,、euh, est ancienne et qu'elle a un, un certain pouvoir.、Euh, et donc cette association publie en 1930 une image. Euh, où elle se décrit elle-même comme étant、euh, Saint Georges, donc le Saint patron de l'Angleterre, qui lutte contre le dragon、euh, de l'urbanisation. Et、euh, alors. Bon, ça peut être、euh, troublant, mais、euh, à l'époque,、euh, ce contre quoi luttait cette organisation, qui maintenant est devenue une organisation vraiment de, plutôt de protection de, de l'environnement,、euh, c'était、euh, contre la destruction des paysages euh, euh, ruraux euh, anglais, et en particulier par,、euh, contre la laideur de l'urbanisation et les panneaux publicitaires.、Euh, donc, c'est pour ça que vous voyez tout un tas de, de panneaux. Euh, et puis, q u ici, il y a marqué cigarette, euh, pétrole, euh, pneus. Donc, elle, elle luttait contre l'enlaidissement en, par l'urbanisation du paysage、euh, rural anglais. Et puis, de l'autre côté, donc vous avez Saint-Georges qui lutte n t en fait pour la veuve et l'orphelin et le petit,、euh, le petit village、euh, traditionnel. Donc, c'est un joli exemple ici d'illustration、enfin, justement de, de, du comment.、Euh, Le, le, le rural participe ici, enfin, la représentation, certaines r e p r é s e n t a t i o n du rural p a r t i c i p e à la construction d'un imaginaire、euh, anti-urbain. Alors, vous connaissez tous、euh, Barbapapa. p a s intimement. Non, pas tellement. Ce n'est pas notre tasse de thé. h Non. Sur p é Non, c'est des livres pour gamins. Oui, oui, c'est des livres pour gamins. oui. e ne f i n j voulais pas lancer un débat sur. Identifier. On a passé l'âge. Vous avez passé l'âge. Non, moi, moi j'ai passé l'âge. Alors, je, je l'ai mis là, cette, cette image de Barbapapa, parce que、euh, je l'utilise souvent pour, pour ouais, illustrer dis, la manière traditionnelle dont les organisations de protection de la nature、euh, abordent la question du rapport、euh, euh, urbain-rural ou、euh, nature-ville.、Euh, Barbapapa, donc. Euh, euh, Donc, l'histoire, c'est l'arche de Barbapapa. Et en fait,、euh, Barbapapa regarde avec effroi、euh, l'urbanisation、euh, p r o g r e、euh, s s é e Ce que vous pouvez voir, c'est que la ville, elle est,、euh, elle est sans nature.、Euh, elle est grise, elle est, elle est, elle est polluée. Et、euh, cette ville-là, cette, ville cette urbanisation-là, est opposée、euh, à une nature très idéalisée. Euh, et qui est、euh, d'autant plus précieuse qu'elle est, qu est euh, euh, en dehors de toute influence、euh, humaine. Et en fait, ça, c'est vraiment la représentation traditionnelle, ça illustre vraiment la, la représentation traditionnelle du rapport、euh, ville-nature chez les, les défenseurs de,、euh, de la nature.、Euh, cette idée que d'un côté,、euh, vous avez、euh, une nature qui est d'autant m e i l l e u r e qu'elle est.、Euh, Qu'elle est non touchée par l'homme, et de l'autre côté, quelque chose qui est,、euh, qui est envahissant et contre lequel il faut absolument lutter, et qui est, le, qui est la ville et qui est un milieu、euh, sans, sans nature. Alors, si je me suis intéressée à la question des, euh, des, des, euh, de la représentation de la ville chez les protecteurs、euh, de la nature, c'est qu'il、euh, y a une évolution très nette.、Euh, Ces dernières années, du rapport、euh, au protecteur de la nature,、euh, du rapport à la ville protecteur de la nature. C'est-à-dire qu'on constate que de plus en plus,、euh, des associations de protection de la nature, bah, celles que je vous ai montrées en Angleterre, la CPIE, mais aussi ProNatura en Suisse, mais aussi et peut-être surtout le VVF, aussi bien le VVF international que des VVF、euh, locaux, comme le VVF. Euh, le VVF、euh, Genevois, toutes ces, toutes ces organisations s'investissent de plus en plus、euh, en ville.、Euh, ça a commencé par euh, euh, des campagnes de promotion de, de la nature、euh, en ville,、euh, mais actuellement,、euh, on voit de plus en plus ces associations s'investir dans des projets urbains, des projets de quartier urbain. Et ici, donc, le VVF Genève milite en faveur de la création d'un quartier durable dans une, dans une friche urbaine genevoise. Et, et, et en fait, cette, cet investissement urbain des associations de protecteurs de la nature va de pair avec une évolution, un glissement tout à fait perceptible dans leur s publication. s Euh, des représentations de la ville comme、euh, de la nature.、Euh... Date de quoi Alors,、euh, le, le, le glissement. Le projet, le projet. Ah, le, le projet, projet、euh, il, est, il est actuel. C'est le, le projet、cours. actuel. Le projet en cours. Donc voilà le.、Euh, qu Est-ce que je v o u s e Oui, voilà. Euh, le glissement, merci beaucoup. Donc,、euh, on est confronté, alors, donc,、euh, par rapport aux images que v i e n t de vous montrer, donc là, c'est toujours dans l'association anglaise, cette fois-ci en 1994,、euh, qui dit Going to town, aller en ville. Donc, par rapport à,、euh, aux années 30, bon, il s'est passé beaucoup de temps, mais vous voyez qu'il y a eu un, un changement et il y a vraiment、euh, l'idée que、euh, bah, maintenant la ville, c'est très très bien. Euh, le, le, le discours,、euh, le discours euh, a changé.、Euh, alors, je ne vais, vais pas développer、euh, tellement cette, cette idée.、Euh, si, si je l'ai、si、mis là, c'est pour, euh, pour euh, faire écho à ce que disait、euh, Nicole tout à l'heure、euh, c'est cette idée d'évolution de, des représentations、euh, dans le temps,、euh, de glissement des sens. Euh, donc, euh, cette, euh, cette idée going to town,、euh, elle correspond à un moment、euh, chez les associations de protection de la nature où、euh, finalement elles se rendent compte que, et c'est dit comme ça vraiment、euh, pour cette association anglaise, euh, que euh, euh, valoriser le rural ou la nature par opposition、euh, à la ville est contre-productif. Euh, dans le sens où,、euh, quelque part, elles ont alimenté、euh, l'étalement urbain、euh, en valorisant、euh, la nature par opposition、euh, à la ville.、Euh, elles se sont aperçues par,、euh, dans les années 90 que la majorité de leurs membres étaient des personnes qui,、euh, une fois installées dans le rural anglais,、euh, allaient militer pour que personne ne s'installe autour de, de, chez, de chez eux. Donc, finalement, avec leur discours euh, idéal euh, sur, euh, sur le rural, elles participaient elles-mêmes、euh, à, à la destruction de ce qu'elles voulaient protéger. Et derrière cette idée de going to town, Euh, qui est、euh, alimenté par un discours、euh, très concret sur、euh, bah, la ville, c'est bien, la ville, vous voyez, il y, y a de l'espace public, les gens se rencontrent, c'est un lieu d'accueil. De, Derrière cette idée, il、eh、y a l'idée que、euh, si vous voulez vraiment protéger la nature, le paysage rural anglais, allez habiter en ville.、Euh, D'où cette nécessité de dire que désormais la ville, c'est très très bien et on, on, y, on y vit bien. Voilà,、euh, j'espère que ce n'est pas trop rapide,、euh, on y reviendra. Donc, ça, c'était le, le chantier、euh, sur la, la ville des défenseurs de, de la nature.、Euh, J'ai un projet actuellement、euh, en train d'être、euh, défini sur、euh, la question de la, justement de la définition, enfin l i、oui, euh, du rôle de la ville, de la place de la ville dans la définition、euh, des parcs naturels en Suisse. Qui seraient dans la continuité、euh, de ce projet,、euh, parce que、euh, actuellement, j'ai participé à un groupe de travail sur、euh, la question de savoir s'il fallait rajouter une nouvelle catégorie de parcs naturels en Suisse,、euh, qui serait les parcs naturels urbains. Et ça fait suite à une discussion qu'il y a eu il y a ouais, entre 5 et 10 ans euh, sur euh, la question de créer des parcs naturels périurbains. Et euh, donc, euh, la, la, le, le thème est intéressant parce que le, la nature se rapproche de plus en plus de la ville. Et là où c'est aussi très intéressant pour moi, c'est qu'ayant participé à ce groupe de travail, on s'aperçoit que、euh, les protecteurs de la nature ou les gens qui la, la défendent、euh, ne font pas le pas. Enfin, on peut aller jusqu'à parler de parc naturel périurbain, mais na parc naturel urbain, ça reste quand même antinomique. On est, on est dans le domaine de. On a, on a dépassé la, la ligne.、Quoi. Autre chantier,、euh, la question de l'agriculture urbaine. Donc, on en, on en a discuté euh, euh, ce matin.、Euh, cette, cette question m'intéresse、euh, pour euh, euh, plein de, de raisons.、Euh, mais en l'occurrence, si、euh, on parle de, de représentation négative de la ville, d'imaginaire négatif,、euh, euh, urbain,、euh, ce qui m'intéresse dans cette、euh, nouvelle proximité entre agriculture et ville,、euh, c'est la manière dont finalement l'agriculture est aujourd'hui utilisée pour réenchanter la ville.、Euh, tout comme la nature est utilisée pour, euh, euh, pour désormais、euh, faire de, de la ville、euh, un milieu aimable. Euh... je ne vais pas développer peut-être sur cette.、Euh, e cette...、ah、<rire> n l a、oui. h、euh, En l'occurrence en l'occurrence. La photo. photo. <rire>、euh, C'est dans la, la banlieue lausannoise qu'elle a été prise. Qu'est-ce que je t'ai fait Je ne sais pas, je ne s a i s Mercedes, 10, c e s t d e s m o u t o n s r é à l'université par des e s t i n a l l e m a g n e vous avez Vaudois Assurance en haut. Le...、Ah, voilà. voilà, donc ça situe. a s s u r a n c e suffisait. r l y a sur la sange Voilà, donc le, le, ce réenchantement hein, de la ville par l'agriculture se fait via, bah, par exemple, des expériences d'agriculture contractuelle de, de proximité, donc les, les,、euh, les AMAP, hein,、euh, via le, le, cette demande hein, de, de, de produits euh, proches, euh, quelquefois aussi euh, euh, biologiques, euh, à travers de cette question. Au travers de cette question Euh, et cette nouvelle proximité, hein, qui est souvent d'ailleurs encore subie、euh, entre agriculture euh, euh, et ville,、euh, ce qui m'intéresse moi, c'est avec ce brouillage des catégories ville-agriculture,、euh, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des représentations Et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des représentations, aussi bien du côté des acteurs、euh, urbains, citadins, euh, aménagistes, euh, paysagistes Que du côté、euh, des acteurs agricoles. Enfin, où on en est finalement du, du rapport、euh, ville-campagne ville Et、euh, ce qu'on voit, c'est que、euh, évidemment, il y a cette question la, du réenchantement de la, la ville, mais on est face aussi à des représentations persistantes, récurrentes, rémanentes. Euh, de l'opposition、euh, ville-campagne. Donc, ici, béton armé contre cardon argenté. Les cardons argentés,、euh, monsieur, ça, ça, ça se situe à Genève. C'est une des,、euh, des AOC euh, genevoises. Euh, vous connaissez tous les cardons、non. Les cardons, c'est d e s chardons.、Oui. Non, les cardons, c'est des cardes. C'est les comme a r t e c'est s les artichauts. C'est un artichaut. Non, ça se mange comme les bêtes. Oui, mais alors ça, c'est les cartes. Mais ça, c'est les cartes que tu i viennent de l'Algérie. Non, mais il y en a, moi, j'en ai dans mon jardin, les c a r d o n s Mais donc, l'agriculture genevoise. Le cardon. Le cardon bon, c e s tomates et les n e s a r d ont i n e n t é o u s la famille de la p t i t e c h o s Voilà. Donc, l'agriculture genevoise、bien. est soumise à très forte pression actuellement. Donc,、euh, traditionnellement, elle était très protégée. Donc,、euh, c'est une particularité du genevoise d'ailleurs. Depuis les années 30,、euh, la, la zone agricole genevoise était très protégée.、Euh, ce qui a eu comme conséquence très concrète de rejeter l'urbanisation de l'autre côté de la frontière. Là où la protection n'était pas aussi forte. Mais actuellement, dans le cadre du projet d'agglomération j、euh, e u n e v o i s l'idée, c'est quand même d'urbaniser en fait, les zones agricoles les plus proches de la ville. Et、euh, ces zones agricoles、euh, qui sont dans la plaine sont aussi les plus riches, en fait, les, les terres agricoles les plus, les plus riches du canton. Et donc, actuellement, il y a vraiment une, une lutte. Idéologique, mais avec des arguments très forts de chaque côté.、Euh, C'est-à-dire i l y a des problèmes de logement、euh, énormes à Genève, donc il faut, il faut construire. Et puis de l'autre, on est dans des zones agricoles de très grande valeur euh, euh, agricole, justement, avec des, des,、euh, des produits comme le cardon qui sont protégés. Mais c'est vraiment, vous lisez la presse, c'est vraiment aussi l'occasion que ressortent hein, des, des représentations traditionnelles du rapport du rapport,、euh, rapport ville-campagne. Il y a l'histoire des cultivateurs guenaux, ça, ça se combine avec des différenciations religieuses Oui. Enfin, oui. Mais alors.、Euh, bon, bon, enfin, je ne suis pas une spécialiste de la chose, mais c'est vrai que maintenant qu'on parle du Grand Genève qui dépasse la frontière, qui va dans le pays de Jex et l i n il y a les questions religieuses qui ressortent en fait et qui expliquaient qu'à l'époque la frontière était maintenue finalement entre la Suisse et la France, puis maintenant elles sont. Elles... Dans le cadre du projet, on n'en parle plus, mais、euh, la question religieuse était ressort、euh, en fait. Hein,、ouais. Mais alors pour la l i l a question agricole là. Je voulais le c u l t i v a t e u plutôt. Tu vois, c u l t i v e r Ah oui, on en prend e a s le petit encadré. Le petit encadré o n v a、ah. D'accord. e <rire> s t e q a c t i v e On a exactement la même,、euh, la même chose dans le Valais. J'ai lu récemment des articles.、Euh, Ça, qui, sur le même thème, était question d'une construction de, de, de routes ou d'autoroutes, et où、euh, les, les, les, les producteurs maraîchers, pour la plupart、euh, de, de la, la plaine valaisaine, de, de Martigny, là, des alentours de Martigny, se,、euh, se constituaient en association de défense contre les projets d'infrastructures. Et dans, dans le cadre de ce, ces projets-là, il faut un ressort souvent la, la question identitaire, la p o r t a n c e de l'agriculture. Ah oui, parce que là aussi, on a v a i t p r o d i s d'appellation. Et alors,、euh, autre chantier,、euh, c'est un peu des, des flashs, mais la question de l'urbanisation et du paysage en Suisse.、Euh, la question du paysage en Suisse, c'est vraiment un lieu actuellement d'expression. Euh, des représentations traditionnelles de la ville.、Euh, ce, ce que je n'ai peut-être pas encore dit, c'est qu'on constate vraiment une évolution、euh, des représentations dominantes de la ville.、Euh, en Suisse, on peut dire qu'il y a eu une représentation dominante. Euh, hostile euh, à la ville,、euh, qui s'est marquée la, en particulier dans l'aménagement du territoire, qui est mon indicateur、euh, à moi,、euh, jusque dans les années 90. Mais depuis ces années-là,、euh, la ville, il y a vraiment eu un retournement au niveau des politiques publiques avec le lancement d'une politique des agglomérations, qui est la première politique、euh, dédiée à la ville、euh, en Suisse, et tout un tas de. Euh, D'autres éléments qui font dire que la ville, entre guillemets, est plutôt tendance. On est, En s t e Suisse, on est plutôt dans une période urbaphile, c、euh, o e au niveau des, des politiques publiques.、Euh, par contre, au niveau du paysage, Et des défenseurs du paysage en Suisse, on, on reste dans une représentation très traditionnelle de l'opposition、euh, euh, ville-campagne, avec、euh, une représentation très négative de la ville, comme justement celle qui stérilise le sol nourricier,、euh, qui va détruire le paysage identitaire、euh, de la Suisse, et donc de manière générale de la ville hostile. Alors, elle n'est pas très bonne, celle n'est vraiment pas b o n pour cette image, mais elle est vraiment représentative、euh, d'une certaine représentation de la, de la ville,、euh, qu'on、euh, qu retrouve mais en permanence dans les médias, qui est l'idée、euh, que la Suisse est en passe de devenir un pays totalement urbanisé.、Euh, donc, la ville est en train d'envahir、euh, la Suisse、euh, dans son entier,、euh, alors que bah, concrètement, l'urbanisation représente 7% du territoire. Alors, c'est beaucoup, c'est peu, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est 7%, c'est pas,、euh, euh, pas 100%. C'est évidemment 7% qui sont aussi、euh, étalés, donc、euh, ça représente quelque chose dans le paysage. Et donc, ce genre d'image où on représente la Suisse comme une ville,、euh, comme un, un paysage totalement euh, urbanisé euh, et d'un sol qu'il faut sauver,、euh, c'est une image récurrente、euh, qui est utilisée par les, les protecteurs du. du... Paysage,、euh, à tel point qu'il e、euh, euh, y a une initiative,、euh, une initiative, donc c'est un Un référendum, v o i lancé à Merci. l par、euh, euh, <rire> tout un tas d'associations de, de protection de la, la nature,、euh, qui s'appelle de l'espace pour l'homme et la nature, initiative pour le paysage, et qui vise n en t fait, à modifier les instruments de l'aménagement du territoire、euh, en Suisse、euh, pour qu'il soit s e n plus efficace s、euh, afin de lutter contre l'étalement、euh, urbain. Et puis il demande une modification de la constitution. Et、euh, l'objectif, c'est de lutter contre l'étalement urbain, le mitage du paysage, donc les, plutôt les constructions de, de faible densité. Et quand vous lisez、euh, ce texte,、euh, vous voyez qu'il、euh, euh, peut y avoir une image positive de la ville qui en ressort, à savoir、euh, celle d'une ville compacte, dense, bien é l i m i t é e Par opposition à la mauvaise ville, qui est la ville étalée,、euh, qui va euh, détruire euh, le paysage. Ça, c'est ce qu'on voit en lisant le, le texte. Mais、euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que pour,、euh, pour appuyer、euh, leur initiative, qui a d'ailleurs reçu、euh, un nombre de, de, de signatures records, u r la question du paysage en Suisse, c'est quelque chose de très fort, hein, lié à l'identité.、Euh, Pour appuyer et leur dire,、euh, ils, ont, euh, ils ont mis sur le. Bon, alors le, Ma capture des temps d é t r a n s date de 2008, hein, donc elle, elle date un peu.、Euh, ils ont mis un compteur qui égrène à chaque seconde le nombre de mètres carrés urbanisés en Suisse. Donc là, il y avait 32 millions de mètres carrés urbanisés depuis le lancement de l'initiative. En 2007, et maintenant on est à、euh, 98 millions de mètres carrés urbanisés、euh, depuis le lancement de l'initiative. Et alors cet indicateur, il est fort, il est, il est très mobilisateur, c'est dire dépêchez-vous,、euh, à chaque seconde qui passe, il y a un mètre carré de plus qui est pris、euh, sur le paysage.、Euh, alors là où est le problème, c'est d'abord ce, ce mètre carré, enfin, le, la manière dont la statistique est calculée est très très critiquable. Mais ça,、euh, je ne vais pas développer. Mais surtout, c'est que、euh, le problème, c'est qu'il participe à l'entretien d'une représentation de l'urbanisation comme un problème.、Euh, C'est-à-dire, on ne dit pas à travers、euh, que le problème, c'est le mitage du paysage et un certain type d'urbanisation peu dense qui va détruire les paysages. On dit que l'urbanisation est un problème.、Euh, il faut arrêter à tout prix ce mètre carré、euh, qui, qui avance. Oui Est-ce que vous avez fait ou est-ce que vous avez travaillé sur.、Euh... Entre ce type de représentation et les représentations de rural, e s du paysage de l'UDC en est Suisse Est-ce que ce sont les mêmes Est-ce qu'elles sont différentes Est-ce qu'elles sont plutôt centrées sur l'agriculture ou...、euh, Alors, je n'ai pas travaillé、euh, de manière détaillée sur l'UDC. Alors, à la différence de l'appellation, pourrait... c'est-à-dire Union démocratique du centre, qui paraît un peu、euh, léger, en fait, c'est l'extrême droite、euh, <rire> suisse. C'est Blocher, peut-être c'est un nom Blocher.、Centre. C'est un nom qui vous dit quelque chose. Hein, donc, c'est vraiment le populisme <rire> helvétique. Et bon, ce qu'il y a d'intéressant avec l'UDC, c'est que、euh, c'est une organisation qui vient des, des milieux paysans, au départ, historiquement,、euh, et qui a longtemps défendu les valeurs paysannes.、Euh, mais ce s t plus le cas.、Euh, ou bien alors, c'est une partie de l'UDC bien spécifique. Christophe Blocher, c'est un industriel、euh, urbain. Euh, et, euh, et justement,、enfin, l'UDC investit maintenant de plus en plus、euh, dans la ville. Donc, ce s t pas aussi simple que ça. Mais, mais il est évident qu'en Suisse, quand on fait、euh, appel aux valeurs nationales,、euh, on, puise, on puise dans le paysage, on puise dans la montagne. donc c'est、euh, voilà. Mais, mais ils, recrutent, ils recrutent en ville aussi. Et le populisme suisse, il est, pas que,、euh, est, il est que pas c'est plus compliqué que. Ça、euh, change. Ça change, ça évolue. Ouais, ouais. non, tout à fait. Ils recrutent aussi、euh, en ville. Voilà. Et puis,、euh, le, le dernier chantier, je les ai appelés comme ça parce que je, je, je c'est des, des sujets qui m'occupent tous,、euh, que je ne vais, vais pas développer.、Euh, le dernier chantier, bref,、euh, qui, qui m'occupe actuellement, c'est celui de la relation ville-campagne dans le discours de la Banque mondiale. Euh, alors pourquoi cette recherche En fait, au colloque de Sorizy,、euh, donc en 2007, et puis、euh, c'est、euh, également présent dans le livre, il y a Rémi Prudhomme, qui est un économiste, qui a, qui a développé、euh, l'hypothèse qu'il y aurait un biais anti-urbain、euh, dans la stratégie de la Banque,、euh, de la banque mondiale. Et、euh, l'hypothèse qu'il développe, c'est que. Euh, euh, euh, De biais anti-urbain、euh, a eu comme,、euh, comme conséquence m、euh, m e c o l'idée qu'il fallait favoriser le développement、euh, rural plutôt que le développement urbain, pour le dire de manière、euh, rapide. Et en fait,、euh, on a eu accès avec une étudiante de master、euh, à tous、euh, les rapports de la Banque mondiale. Il y a, il y a le, la, la, La Banque mondiale publie chaque année un World Development Report et on a eu accès、euh, à tous ces, ces rapports depuis, depuis 30 ans. Et en fait, on a essayé de、euh, tester cette hypothèse de Prudhomme en s'intéressant、euh, à, à la place de la ville et de la campagne dans les, dans les rapports de la, dans la, de la Banque mondiale. Et finalement, on essayait de voir s'il y avait réellement un biais、euh, anti-urbain.、Euh, Dans, cette, dans la stratégie, en tout cas, de la Banque mondiale. Et、euh, ce qu'on a trouvé avec Isabelle Schopfer, on vient de publier un article avec elle, dont j'ai au regard sur cette question c'est que si on regarde les occurrences、euh, des termes relatifs à l'urbain et au rural、euh, dans les World Development Reports, on constate toujours une occurrence plus forte、euh, des, de. de Termes relatifs、euh, au rural. Alors, il y a, il y a des.、Euh, le, le biais, en l'occurrence, c'est que, par exemple, pour,、euh, pour 2008, il y a eu un rapport consacré à l'agriculture, donc c'est évident、euh, que.、Euh, mais on peut, on peut quand même constater euh, cette, euh, cet élément-là,、euh, qui ne permet pas finalement de. de, de comment dire de prouver、euh, l'hypothèse de Prudhomme,、euh, mais qui montre qu'il y a eu.、Euh, Qu'il y a eu un rapport euh, euh, ambigu de la Banque mondiale、euh, à la ville. Et ça, c'est un chantier, disons, qui reste ouvert, parce que nous, on a travaillé uniquement sur les discours,、euh, les occurrences, et la manière dont la ville、euh, était traitée, c'est-à-dire ce à quoi elle était associée、euh, dans les rapports.、Euh, on constate qu'il y a une espèce de renversement ces dernières années.、Euh, le dernier. Le, le, Le rapport de 2009 était une sorte d'apologie du développement urbain au Sud. Donc, Euh, par contraste,、euh, les, les, années, les dernières années sont vraiment très, très pro-urbaines,、euh, donc il y a quelque chose.、Euh, mais -ce que tout ce qui manque, qui tout ce qui reste à faire concerne les implications concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des moyens mis en œuvre Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des politiques euh, locales euh, sur la gestion de l'urbain et, et du rural Excuse-moi, ça veut dire 3 800 en haut, les chiffres à droite. Le nombre d'occurrences d e s terme s urbain s dans le récit. C'est un, un indicateur.、Euh... C'est un indicateur. C'est u i n d t e u a t i q s c i e s e Non, je ne comprends pas. Alors, vous avez en fait, les donc rapports, dans les, les par année, le dans, le dans les rapports, un comptage. C'est un comptage. Un, un, comptage. Un, je, je, ouais, un comptage de mots. Vous avez vu pas, mots, mots dans les mots.、Ah oui, On, On ça, travaille sur les mots. discours. Mots, les valeurs. valeurs. alors il, toujours,、euh, il, est, il est tout à fait critiquable ce diagramme, j'en suis、mots. totalement consciente, mais c'est pour mots, nous un indicateur. C'est des choses différentes. Oui, oui, là, c'est le s mot. s C'est les mots. C'était t o les mots associés à rural et urbain, pour être plus clair. C'est-à-dire,、ah oui. pour urbain, c'était ville, ville, agglomération,、euh, urbanisation et tout ça. Voilà.、Mmh. Euh, et j'en. Je crois. Oui, j'en finirai là. Voilà. <rire> Merci pour votre Merci. attention. Bon. Nicole, tu peux euh, reprendre euh, avec ta partie ou... o n la n e l'a pas o r g a n i s é parce que. Bon, ben, on l'a. Je réagis.、Voilà. Je réagis. Je réagis. Je réagis. Alors, disons que c'est une réaction.、Hein. Donc,、euh, si, vous voulez, euh, si vous voulez entrer plus avant dans la manière dont je m'y prends,、euh, vous avez.、Euh, Les, les, les articles qui sont là. Et... Alors, je par rapport à, à ce que dit Joël, je ressens d'abord le fait que、euh, c'est extrêmement difficile e d d'atteindre, d'identifier une, une représentation sociale collective. Et, et il y a toujours, au fond, Une, un doute, une incertitude、euh, sur la capacité et la méthode que l'on a suivie pour, pour la désigner, pour l'identifier, en, en donner le contour. Et au fond, donc c'est ma première réaction. C'est-à-dire, au fond, ma là, première là. réaction, C'est justement parce que, en fait, je partage complètement, totalement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a toujours eu un, une excellente relation entre Joël et moi. Parce que,、euh, mais il faut reconnaître que quand on travaille sur ces sujets-là, il, il y a beaucoup d'intuitions il y a beaucoup de choses qui, qui, qui, sont,、euh, qui, qui viennent du chercheur lui-même. Et de, et de sa façon d'avoir envie de poser ce problème-là. Et donc, pour moi, je, je, je réagirai s en disant que ça a été une, une, une quête infinie, finalement, enfin pas, pas infinie quand même, parce qu'elle finira bien un jour. Bon, mais、euh, c'était une quête、euh, continuelle pour essayer. De prendre, de prendre une distance par rapport à cette fameuse désignation de、euh, ce que c'est, pour toi, ce serait l'anti-urbain la, ou le, la ville mal aimée, mais pour moi, c'était encore plus compliqué puisque c'était à la fois le rural, l'urbain et la relation ville-campagne. Toutes ces choses-là devaient être mises en, en, en question. Alors, en t'entendant, parce que je, j ai, j ai, je, je, je suis en train d'écrire justement un retour sur la méthode pour les années 2000, donc en t'entendant, je me rendais compte finalement que je n'avais pas suffisamment identifié les, les manières, les ruses à travers lesquelles, par lesquelles,、euh, j'avais essayé justement de prendre、euh, cette, cette distance, si o u s voulez. Alors, je vais en dire,、euh, je vais en dire deux. Euh, je, euh, j a i é t é frappé aussi.、Euh, bon, ça fait rien. Je vais en dire,、euh, je vais en dire deux. C'est-à-dire que justement,、euh, une première ruse a été de ne pas、euh, de ne pas m'attacher à un seul versant de la question. C'est-à-dire ni le rural, ni l'urbain, ni la relation vie de campagne. Mais d'être toujours. Euh, D'être toujours finalement dans ce que tu as dit, c'est-à-dire dans, dans la confrontation des, <coughs> des variations de la relation, et donc l'idée de relation était très importante, de la relation entre ces mots. Et donc c'était une,、euh, une façon de, de, me, de me dire. Je ne suis pas、euh, je ne suis pas seulement u i s pas s dans un dans un compartiment d'analyse, je ne suis pas seulement. Euh, et euh, et puis, et puis cette relation, c'est une relation、euh, temporelle. C'est-à-dire que,、euh, là, c'est là où je revois, je vois aussi、euh, ma formation, justement, c'est pour ça que ma formation d'historienne,、euh, c'est toujours un récit. C'est-à-dire qu'il i l n'est pas n'est pas question de ne. D'oublier la temporalité dans, ce que, dans cette analyse-là. Dire que ce, que je dis, hein, hein, ce qui e je d s c est qui e bon pour un temps T n'est peut-être pas bon pour le temps suivant. Et, et c'est justement la compréhension de qu'est-ce qui dure ou qu'est-ce qui ne dure pas, ou qu'est-ce qui, qu qui est modification, qu'est-ce qui est changement, rupture, qui est effectivement un, un, une façon d'obtenir d'obtenir une distance. Hein, C'est-à-dire une distance qui est parce qu'on a contextualisé, on a temporalisé la,、euh, la, la, la relation que l'on a donnée. La, deuxiè la deuxième ruse, ma deuxième ruse, c'est finalement. Alors, ça, c'est une hypothèse, au fond, que, que j'ai avec le b l je n'ai jamais discuté avec Joël, mais justement, c'est tout à fait intéressant parce qu'on a toutes les deux un, une relation de, de discussion.、Euh, C'est que d'emblée, j'ai tout de suite pensé que, au fond, la, la, la construction d'une représentation collective, de même d'ailleurs que le suivi de, de, de, de ces modifications et, de eff, et, des, et des effets qu'elles produisaient, devait se faire en, aussi en, en, maintenant, en maintenant une distinction. Entre trois sphères d'analyse. Et ça, c'est quelque chose justement qui, pour éviter le glissement de l'un à l'autre. Alors, la première sphère, évidemment, celle qui,、euh, qui, qui nous importe, qui nous importe d'ailleurs toutes les deux dans une certaine mesure, c'est la sphère politique. La sphère du politique. La sphère des, des, des acteurs, des... alors pour toi, les urbanistes, les aménageurs, pour moi aussi, les, les gens du développement local, les missions locales rurales, les motions, etc. Le politique en tant que tel, les ministères, le ministère de l'agriculture, le ministère de l'environnement, les, les, les, les, les gouvernements, etc. Et donc, dans cette sphère-là, Euh, suivre très fortement, justement, l'évolution des mots, l'évolution des valeurs, les, les, les relations mises entre les mots, etc. Mais le faire en ayant véritablement l'idée qu'on cherche à comprendre quelle est l'idéologie dominante ou quelle est la représentation collective dominante dans cette sphère. Et puis il y en a la deuxième, qui est la sphère scientifique. Et là, si vous voulez, c'est pareil. C'est-à-dire que. Cette sphère est, est analysée aussi, doit, devrait être analysée de telle manière, justement, que on, précisément on soit capable, dans ces sphères, d'identifier, au fond, les productions scientifiques, qui sont des productions sous idéologie dominante, c'est-à-dire qui, qui, qui ne se distinguent pas tellement, y compris de ce qui se dit dans la sphère politique. Et qu'il y a donc un, une espèce de alors, contamination dans les deux sens, peu importe.、Euh, mais en réalité, on parle de la campagne, ou on parle de l'agriculture urbaine, ou on parle du paysage, mais on en parle de la même façon qu'on soit dans la sphère politique ou que l'on soit dans la sphère scientifique. Et cela, c'est une, une, une façon aussi de prendre une manière de distance. Puisque précisément à ce moment-là, ce qui est intéressant à identifier, c'est finalement ce qui,、euh, ce qui peut être、euh, quelque chose qui est révélateur, c'est-à-dire un, un, un signal, un signal、euh, une alerte, un signal d'alerte, c'est-à-dire quelque chose qui vient de la sphère scientifique et qui, effectivement, identifie déjà les prémices, on pourrait dire, D'un changement de représentation ou d'une modification des représentations de la ville, de la campagne et de la relation ville-campagne. Autrement dit, une, une, dans, le, dans cette sphère scientifique, qui sont les gens qui révèlent et qui sont les gens qui sont soumis à l'idéologie dominante Il y a les deux.、Hein、Donc c'est très important pour moi. Et enfin, la, de, la dernière sphère, c'est effectivement la sphère de la, de la, bon, la sphère de la société civile. Mais、euh, qui, elle aussi,、euh, construit et participe très fortement à la, à la construction d'une représentation collective. Et en tout cas, c'était très fortement le cas、euh, dans le, dans le, du, du point de vue rural, puisqu'on peut dire que beaucoup de choses qui se sont faites.、Euh, Pour construire, au, au fond, une représentation, en France, hein, je parle, une représentation positive、euh, de, de, du milieu rural, c'est quelque chose qui est parti des associations, les associations de pays, le développement local, les, etc. Toutes ces idées-là sont parties, effectivement, très fortement, euh, euh, très fortement de, de, de cette. Alors, voilà, c'est ma première réaction. Autrement dit, bon, j'arrête. 5 minutes, On r e s s e tout le temps la discussion parce q u o e u plus. Ok. Alors, si. Je vais simplement quand même dire un, un point, un complément, un complément par rapport à ce que tu as dit.、Euh, c'est la question des mots. Oui, qu'est-ce qu'on observe La question des sources. Vous avez remarqué que, que Joël, et ça c'est une constante, c'est. Très intéressant d'ailleurs, pour moi ça m'intéresse beaucoup. c Elle s t à d i r e e prend effectivement à la fois la peinture, les, les, les, la peinture, les, les affiches, les images, comme étant effectivement des, des sortes de. Et, et moi je ne fais pas tellement ça. C'est-à-dire, je suis plutôt attaché aux mots et à, la, à, la, à ce qui est dit. Et par exemple,、euh, alors je distingue. Deux m o types s deux t de mots. deux types de types mots. Je distingue, au fond, les mots. Comment je les a p p e l l s Non, ils sont de trois ordres. Non, j'en ai que deux. Les, les premiers, comme ceux de rural, d'urbain, de, rur de campagne et de ville, qu'on pourrait dire presque invariants, le sont parce que sous la même dénomination, leur contenu et leur valeur changent. Facilitant ainsi la mise au jour des continuités et des discontinuités qui marquent la temporalité des idéologies. Donc c'est très intéressant de suivre, par exemple, comme, mais, mais pas, pas seulement pour l'occurrence, mais quand est-ce qu'on a reprononcé le mot de campagne Quand est-ce qu'on a re redit Quand est-ce qu'on a dit ville-nature Quand est-ce qu'on a dit ville-campagne C'est-à-dire, ces mots-là, si vous voulez, c'est-à-dire,、euh, donc, ce sont des mots qui sont, en principe, invariants, mais en réalité, ils ont une, une épaisseur et une dimension qui est absolument,、euh, dont le contenu lui-même est très <coughs> profondément changé, selon les sphères scientifiques, etc. Et puis, le deuxième mot, ce sont ce que j'appelle les mots-moments. Les mots-moments, j'ai pris ça à Marcel Gaucher. Euh, donc, euh, les mots, m m o e n t s c'est-à-dire qui, qui, qui sont eux, eux par contre, poly polysémiques la plupart du temps. Ils sont profondément p o l y s é m i q u e s Mais ils font irruption dans la scène des langages, en particulier dans la, dans la scène du langage politique. Et ils sont toujours porteurs d'une force d'interprétation et de prospective des changements idéologiques et réels, comme celui de mondialisation. Celui de mondialisation pour les années 90, celui de développement durable à l'aube la, du XXIe siècle. Enfin, les derniers, ce sont les mots-concepts, les mots-concepts nouveaux, c'est-à-dire qui surgissent à la croisée des deux catégories précédentes, comme celui d'espace rural dans les années 70, et peut-être comme celui de mode d'habité e dans le XXIe siècle. C'est-à-dire des, des, des, des, des mots qui, qui, qui tentent effectivement d'articuler、euh, les significations qui sont données de façon constante, mais en même temps avec, avec un changement, et les autres. Voilà. Donc,、euh, autrement dit, que, que, que j'aurais agi avec.、Euh, J'aime beaucoup le, le, la, la façon de travailler de, de Joël parce qu'elle a. Elle a, disons, cette espèce d'entêtement de, de, à la fois, cet enthousiasme et cet entêtement dans, un, dans, une, dans une question de recherche. Et je pense que ce sont des qualités qui, qui, qui sont absolument、euh, inco incontournables pour, pour qu'on ait vraiment des, des productions nouvelles de recherche. Bon, et donc voilà, mais je, je pense que quand même. Ce qu'il y a à discuter entre nous, justement, c'est toutes ces questions de, de, de, de méthode, toutes ces questions de, de comment, comment passe-t-on finalement,、euh, comment passe-t-on d'une interprétation de. Voilà j'ai marqué. Et en, encore, en plus, on n'est pas, pas passé, on pas n'a pas fait le va-et-vient entre les idéologies, les idéologies et les pratiques et les politiques. Mais alors, par exemple, le terme d'urbanisation, ce, ce, ce terme-là, lui-même, il, il, il est tout à, tout à fait un, un, un terme qui,、euh, qui doit être totalement déconstruit, à la fois dans sa dimension idéologique et dans sa dimension réelle, c'est-à-dire dans ce que c'est, qu'est-ce qu'on désigne dans ce phénomène-là. Voilà. J'arrête. Bon, Joël, tu vas, t'as pas trop. j e s senti des réactions. Voilà. Je pense qu'il y aura un débat qui. Oui. D'abord, merci qui m'a plu justement、euh, au niveau de. On n'était pas dans la méthodologie, mais on était dans des résultats. Qui sont questionnants qui sont illustrants. Mais moi, j'ai envie de, de poser une question justement sur, le, sur ces questions de sphères, de sphères hein, qui sont constituées d'acteurs sociaux et de, de, qui sont porteurs, on le sait, de, de discours polémiques autour d'un objet, hein, qui serait celui de la ville et celui de l'humain, et qui sont、euh, le, le creuset d'émergence d e représentations sociales. Mais est-ce est que vous avez essayé de travailler、euh, sur justement le sens commun Passerait du scientifique à ce que disent les gens en général. Bien sûr, oui. C'est ça, je trouve que c'est. Bien sûr, c'est le. D'ailleurs, c'est au fond, il faudra que ça se fasse, si vous voulez. Parce qu'en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est un vrai programme de recherche collectif. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire seul. Mais effectivement, Euh, je je l'écris d'ailleurs dans, dans un autre article, c'est-à-dire le passage du mot, du mot populaire, par exemple, de, de celui de campagne, de celui de ce, qui continue, et celui de ville, et celui de campagne, celui de.、Euh, qui, alors, relation ville-campagne, non, ça ce n'est pas une. C'est vraiment une, une conceptualisation. C'est déjà une conceptualisation. Mais,、euh, bien entendu, bien entendu, et quand. Euh, euh, Alors, dans la, dans la sphère de la société civile, c'est probablement là que les choses, les choses sont le plus difficiles, d'ailleurs. On l e e t Et c'est là aussi qu'il est très difficile d'identifier la relation entre les représentations individuelles et la représentation collective. Et cela, c'est absolument passionnant, parce qu'en réalité, il y a les deux niveaux. Dans un entretien, on, on, on, on, on voit bien qu'il peut y avoir les deux niveaux, c'est-à-dire le, le niveau finalement. Ben, ben, moi, je ne mettrai jamais les pieds en ville, et puis de, quand je reviens, oh là là, ce qui e est fatigant d'aller en ville, alors que c'est une personne, une femme qui monte des bottes de foin, qui, qui, des, qui fait des choses absolument que nous, on, on a le cœur qui, qui vient se. Qui, qui, qui vient à la, à la bouche en quelque sorte, et, et par contre, monter les escaliers c'est quelque chose d'absolument insupportable et fatigant, etc., etc. Donc il y a tout un, tout un,、euh, tout un, un, un discours qui est alors celui-là. Quelle est la part de, de la représentation individuelle, euh, donc euh, qui a été analysée par c e r t a i n s Par de, des jeunes, par exemple, comme p Annabelle r a m o n t r é p o c h e r ou bien par,、euh, ou par euh, Lucille Grésillon pour la ville, etc. Il y en a plusieurs qui ont essayé de faire ce. Mais trouver la représentation collective, c'est-à-dire celle, celle, celle qui est en train de changer, parce que le, ce qu'a qu dit Joël,、euh, c'est qu'effectivement, il est évident que.、Euh, Le, le, le début du, du, du deuxième millénaire et la fin du, du XXIe siècle sont très probablement un moment, un moment de tournant, un moment de renversement, de modification profonde de,、euh, des représentations et du rural et de l'urbain et de la région v i l t o r Je voudrais compléter.、Euh... Donc, vous n'avez pas posé la bonne question. Que la non, mais que je veux dire, c, c e J'ai presque envie de redire ce que vient de dire Nicole, mais c'est exactement. C'est difficile. De, de trouver le noyau du. Oui, c'est difficile Il y a des de.、Euh, ouais. C'est que... aussi pour ça que j'ai travaillé sur l'aménagement du territoire,、enfin、des discours construits. Euh,、mmh. euh, parce que dès qu'on s'intéresse à l'individu,、mmh. à la question du rapport affectif、euh, à la ville. Euh, oui, comment est-ce qu'on atteint en fait, à travers l'individu la représentation collective C'est、voilà. très très compliqué. Il、mmh. si, y a des techniques, si, a des approches structurales, des choses comme ça, i s c'est u r les terrains avec le discours des gens. Il、enfin, y a des techniques.、Enfin, oui. et, euh, et la question du rapport individuel, rapport collectif à la vie. C'est assez expérimental et pour avoir ici,、enfin, sur terrain, dans le discours, c'est difficile. Mais ce qui, a, ce qui a permis le, le colloque aussi, parce qu'on s'est r e t r o u v é avec Denis Martouzet qui travaille à Tours sur les relations affectives à la ville,、euh, c'est justement de, en tout cas de, de mieux identifier l'objet de recherche. C'est pour ça que maintenant je parle d'idéologie, de représentation collective à la Durkheim.、Euh, et c'est aussi pour ça que l'introduction s'appelle Idéologie et sentiments. Mais vous parlez de représentation sociale aussi, c'est pas tout à fait la、oui, même idéologie Oui, c'est ça. Oui Euh... Enfin, au sens de Moscou, Jalé, Kantan. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Mais on est. On est、euh... Ouais, vous avez touché le... <rire> le, le nœud. Mais on est dans le collectif. Et ce s t pas du tout évident,、euh, quand vous parlez de sens commun, de toucher le collectif à travers l'individu. Un... On n'a pas encore la... La... le chemin. Tout,、euh, moi, je répondrai en ottoman. <rire> je répondrai en disant. C'est là que je, re, je reprends mon, mon, ma dimension historique. C'est-à-dire qu'une représentation sociale,、euh, ça a une durée. C'est-à-dire o n ne peut pas, on, ce n'est pas quelque chose qui,、euh, qui, qui s'évanouit comme cela, comme, comme,、euh, ou qui change, ou qui se modifie. Ça a une durée. Et donc, euh, véritablement, euh, essayer d'atteindre.、Euh, Parce que, en même temps, ça a une durée, comme a une durée les pratiques politiques. Comme les, les pratiques politiques aussi se reproduisent et durent. En particulier celle s de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire toute, toute la conceptualisation qui est,、euh, qui est attachée à l'aménagement la, du territoire. Non, non. Et ce qui est compliqué, c'est que la notion de dominance. Oui. Jusqu'à quel point c'est dominant Parce qu'en fait, tu as des, des représentations、oui. qui ne sont pas du même, qui coexistent Bien hein, sûr. quand m ê e t après, on peut voir comment, après, les acteurs,、Bien、eux, qui peuvent être des acteurs individuels ou collectifs, s'en emparent dans des contextes précis、oui. pour, les, pour les manipuler. Parce que la dernière fois, j'avais p a ressorti, l é j'avais r je le dis quand même sur le rural urbain, il faut quand même que je ressorte ma thèse, qui est un bourg. On, qui se présente comme une ville, enfin, dont、oui. les acteurs du, la, du politique, hein, pas, pas le bourg, mais les, les acteurs du politique qui gravitent autour du pouvoir local le pensent comme une ville et veulent le construire pour une ville parce qu'il y a une stratégie politique derrière, dans une campagne qui est complètement dénaturée, c'est la Beauce. Oui. Donc, et la campagne, les villages à côté, c'était un village qui est un boursemps qui draine la population des environs, des、oui. petits villages qui se vident, qui sont complètement morts. Donc la campagne, ça, il y a aussi des images des négatives de la campagne, qui est、oui, la campagne、sûr. répulsive,、bien、la、sûr. campagne du vide.、Euh, il y a aussi l'anti-campagne. L'anti-vide. Donc pour eux, ils jouaient sur cette image-là en disant nous, on est、bien、la、sûr. ville à la différence de ces petits villages、bien、qui、sûr. crèvent. Qui sont dominés par les agriculteurs, enfin, il y avait tout un, par les fermiers, tout un discours autour de ça. Et en même temps, ils se disaient, mais on n'est pas la ville, par rapport au périurbain, qui était aussi le vide social de la banlie, du périurbain, qui se trouvait être le beau rival aux élections du cantonal. Donc il y avait, des, il y avait un jeu politique autour de ça. Ils se disaient, on est à la fois la ville et on est à la fois la campagne. Et on n'est pas la ville et on n'est pas la campagne. Donc, les acteurs manipulent toutes ces représentations, ils leur donnent des contenus、bien、un、sûr. peu différents. Bien sûr, mais c'est justement. Ça n'empêche pas d'avoir ce que vous, vous montrez, des, des images. Mais, mais bien sûr, mais, mais, mais justement, justement, alors ça, c'est plutôt, plutôt. Si tu、oui. veux, elle, elle, elle, elle, au fond, elle, elle travaille, je dirais, je pense.、Enfin, oui, Peut-être que je, peut coup coup que que je me trompe. Mais elle travaille sur une représentation émergente. Oui. oui. Elle,、mm -hmm. si tu veux. Moi, j'essaye de travailler en longue durée, si tu veux, sur justement les combinaisons et les, do et les, et les, justement les, les dominantes qui, qui, qui, qui, qui passent d'une sphère à l'autre c'est-à-dire de la sphère politique à la sphère scientifique et réciproquement, etc. Et bien entendu.、Mais、là, ce n'était pas la politique institutionnelle, c'est une, une politique e e t t i p au niveau m i c r o l o l i t q u e Mais pour moi, c'est le politique, c'est la, ce la sphère politique. Pour moi, c'est ce que j'appelle la sphère politique. Elle va depuis là jusqu'au jusqu jusqu maire, jusqu'à jusqu la municipalité, j u s q u e m ê m e、euh, à une association. Enfin, une association, je la, plutôt, je la mets plutôt dans, dans, la, dans la sphère de la société civile, j'en sais rien, peut-être que je m'y trompe. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, évidemment, c'est pour ça que j'ai mis valeur, évidemment, et ça c'était quelque chose que、euh, les, la géographie urbaine en particulier n'admettait pas. C'est-à-dire, elle n'admettait pas d'être considérée comme anti-rurale. Tu vois Anti-rurale.、Oui. Toute la, toute la, la, toute la, la, la, la dispute qu'il y a eu entre, entre Jacques Lévy et moi, C'était ça, c'est-à-dire, c'était de dire, toi, en tant que scientifique, tu es dans, dans l'idéologie, tu, tu, tu es en train de me dire qu'il n'y a que la ville, il n'y a que l e v a n i t é qui soit bonne, hein, et, et, et d'un autre côté, ça, ça, tu me renvoies à une idée que, forcément, le rural, c'est complètement négatif. Hein, voilà. Donc, c'est ce jeu-là qui m'intéresse.、Si, Mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est de dire, quand, dis, quand, on dit dominante", quand on dit dominante, ça veut dire que quand même, il y a, il y a justement des, des convergences, des alliances. Des... C'est-à-dire qu'au fond, on puise dans une représentation collective pour effectivement、euh, se, se, se combiner un pouvoir, pour avoir un pouvoir sur un pouvoir pratique. Un pouvoir d'effectivité. Je, je complète en trois secondes la, la, la réponse. C'est qu'un、euh, élément très important, peut-être de précision, c'est que mon entrée, c'est、euh, l'anti-urbain, les、voilà. représentations oui. collectives oui, non, négatives.、Voilà. Mais dans ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas pour moi de dire qu'il n'y a que ça.、Voilà. Je pense qu'il y a, à toutes les périodes,、voilà. la ville a été aimée et mal aimée. Euh, ouais. Par différentes.、Euh, mais, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des périodes où, ouais,、euh, de... où, elle, où cette.、Euh... Condamnation de la ville ressort de manière très forte et est utilisée comme idéologie par le politique ou d'autres、euh, milieux. Donc, il y a les deux. Simplement, c'est mon, mon entrée. C'est pour ça que, que c'est présenté、euh, aussi fort. Mais c'est très important de le dire. Ça, il ne s'agit pas du tout pour moi de dire qu'il y, qu y a eu pendant une période que de l'urbaphobie et que maintenant tout le monde est u r b a p h i l e C'est simplement、oui. ces deux imag... ces valeurs、euh, oui, mais, de la mais, ville. e et de t l'eau i Mais sur...、euh, reconnaît, Joël doit reconnaître que. que f i n a l e m e n t y compris en faisant ce bouquin, <rire> elle était en présence d'un co-éditeur co, co、oui, oui, oui. bon. qui, bon. du qui avait du mal hein, bah, avec, avec de, de qui avec a mal a i t du v l'obsession de Jean-François de g a u l e Il était un idéologue. Il avait du mal à, à, à, à, oui, à, du... à comprendre qu'en fait il était lui-même un idéologue bah,、oui. et, que, et, que, et que sa production scientifique. Était une production、euh, sous, sous couvert d'idéologie.、Voilà. Oui. Pour, pour, oui, oui. oui. pour échapper à cet écueil, il y a peut-être ce que tu as bien montré dans ton travail, je trouve, et puis ce qui est au cœur un peu de, de ce qu'on discute au sein de l'Observatoire, c'est est-ce qu'on fait des approches en termes dichotomiques, h a i n u r m i n s ou est-ce qu'on fait des approches plus、euh, dialectisées, c'est-à-dire、euh, où, où, où on rajoute la question de la relation、mmh. voilà. Et, et c'est vrai, tu as raison, dans les travaux scientifiques, mm -mm.、Euh, parce que les, les financeurs le demandent comme ça, parce que ça répond peut-être à une demande politique, on, nous, on peut nous pousser à faire un choix.、Euh, Par exemple, l'agriculture urbaine. Voilà. Par exemple, l'agriculture urbaine. On, peut, on, on a aussi le choix de faire des, des, des approches plus transversales, de choisir des objets plus transversaux et, et de montrer, comme, comme le fait.、Euh, Joël. Joël, que euh, le, euh, la, la, la relation entre le. C'est vrai que ta carte postale de ce village-là dans, dans la ville, c'est.、Euh, c'est extraordinaire. Voilà, oui, mais on n'a pas, pas identifié la relation. Ah, ben、Et、oui, oui, voilà. Alors, la, la, la tout, relation, tout, la, la toute travail, la difficulté vient.、Euh, la difficulté alors, va, va être, si tu veux. De caractériser la relation. Parce qu'on a. Oui, dans... alors après, attends, je termine.、Oui. Pour dire、oui. que si on veut、euh, dialectiser tout ça, il faut, quand on pense rural, éventuellement、euh, avoir l'idée de ce qui est en train de le nier. Oui. Bien en、sûr. même temps. C'est-à-dire,、euh, l'urbain étant de l'anti-rural, le rural de l'anti-urbain, et à un moment donné, ça, ça crée quelque chose de. Donc, d'être toujours un peu attentif au phénomène de, de marginalisation, de. Quand, quand on est face à des, des idéologies dominantes. Repérer en même temps, c'est pour répondre un peu à ta question. Et ça, peut-être qu'on、euh, a p e u tendance ê t r t e en tant que chercheur à aller vers des effets de mode, à aller vers.、Euh, et à négliger、euh, les marges et les. b o C'est d i l e s C'est intéressant du... parce que euh, finalement. Euh... On a forcément une position paradoxale. Le, le, le chercheur a une position paradoxale.、Euh, personnellement, le, le, les moments où j'ai été le plus, le plus loin dans l'interprétation de, de ce qui se passait dans la sphère politique, c'est quand j'y étais associée. Et, de, et la même chose se,、mmh. se passe avec Joël. C'est-à-dire que c'est le mot, comme elle est, elle est en, en fait. Dans une position où elle est associée à la, la, la fiche qu'elle a produite,、mm. euh, le tel ando, telle chose ou telle chose, tel, tel programme dont, dont on sait très bien qu'il est. Et c'est un programme qui va,、euh, qui va déboucher sur une, sur une, une, une action, hein, comme par exemple celle des parcs, des parcs、mm. etc. Donc, c'est une position paradoxale parce qu'en en fait, à la fois. Du point de vue de la compréhension de ce qui se passe, euh, euh, il est bon d'être à l'intérieur, en quelque sorte, mais en même, temps, en même temps, il y a une grande difficulté, parce qu'effectivement, on, on est poussé aussi par ces espèces de conjonctions qui existent entre, entre ces, les trois sphères, hein,、euh, cette, cette espèce de m o d i t on Est poussé à, à, à, à s'engouffrer, par exemple, dans des.、Euh, alors, je dirais presque dans des terminologies, dans des terminologies dont, dont on n'est pas,、euh, pas toujours conscient des valeurs qu'elles sous-tendent. C'est-à-dire,、euh, autrement dit, euh, voilà, euh, je, je prendrai, tu, tu comprends, je prends, prends l'exemple de. À la limite, c'est la...、Euh, l'agriculture urbaine.、Euh, Euh, L'accès la, la, la, la, la, à la nature,、euh, etc. Toute, toute, toute une série de, te, de terminologies qui, en fait, ne, ne, ne donnent pas, ne, ne disent pas les dessous,、euh, les dessous euh, au, euh, qui, qui, qui, qui, à la fois d'une du, idée du de, rapport entre les représentations et les pratiques, et n'en ne, donnent pas les dessous. Et ils vont directement, directement, effectivement, à l'objet. Un objet, tu vois, qui,、euh, en fait, n'a pas. dans lequel on ne prend pas la mesure, on ne prend pas la mesure de l'importance qu'il y a, et c'est là où re, on se rejoint vraiment, Joël, d i m p o r t a n c e qu'il y a à toujours être attentif à ce niveau que sont les représentations collectives, sociales. Celles qui ont du poids, celles qui vont compter dans les pratiques politiques, celles qui vont faire en sorte que les choses vont aller dans ce sens-là. Pour l'urbanisme, c'est évident. En ce moment, en plein, parce qu'on pourrait prendre la question de, tu as dit, les écoquartiers, mais on, on pourrait prendre aussi les, les, les, les HQE, les, les, énergies renouvelables, etc., etc., le changement climatique, et c on, on, parle du changement climatique quand, quand on, on est obligé de parler du changement climatique, quand on, quand on, on essaye de comprendre l a relation entre les représentations du rural et de l'humain, on est obligé de parler, parler de, du changement climatique. Nadia, je t i e à d e m n e r la parole. À、oui. propos des,、euh, des, des éco-quartiers qui sont en route depuis quand même un moment, je réagis par rapport où,、euh, à la planche que tu avais présentée. Je suis architecte, donc forcément, je réagis à ces, à ces plans. Et il y avait à un certain moment、euh, une planche qui représentait un parc urbain, donc un projet, quoi, un projet urbain. Donc Ça rentre dans le cadre d'une étude urbaine, c'est ça Comme en font les agences d'urbanisme, l'archi, oui, c'est tout ça. La question que je me suis posée,、euh, c'est l'image qui m'a peut-être le plus interpellée, plus que les autres, dans le sens où je me dis est-ce que l'image que dégage un projet urbain, ou le projet urbain, le plan, jusqu'à quelle mesure il est comparable à la carte postale, ou、euh, à une lithographie encore plus ancienne, et, et que véhicule Le, le projet urbain, comme、euh, là, ça, ça, ça recouvre un peu ce que. Mais après Nicole, ma question paraîtra tout à fait technique. Mais、euh, enfin, il y a toujours, y a toujours une idée le... dans un projet. a s bien sûr, n o i t o u t n de la p s e n t a t Je, je m'en tiendrai d'abord à une formulation précise de, de la question jusqu'à jusqu quelle mesure un plan、hmm. de projet urbain, un plan d'écoquartier, seraient Comparable à une carte postale, une lithographie, une peinture, tout une... en sachant que bon, le projet urbain est produit par un architecte ou un urbaniste, la lithographie par un lithographe,、ouais. la carte postale, c'est ce q u e l le véhicule qu'elle est. Et、euh, ceci dit, est-ce que ce sont des objets comparables à ce point, ce qui nous permet d'être dans la diachronie de dire tiens, en 1990, il y a eu projet urbain Euh, représentant, se représentant ceci, cela. Disons, avant, dans la carte postale, il y avait ceci, donc il y a évolution de 1980 à 1990 parce que la carte représentait et le projet. Je me dis, peut-être que ce e s t pas si comparable que ça. Peut-être que les deux objets peuvent aussi naître dans, dans un moment fort. Vous parliez des moments forts où émergent des choses, des, des questions, des revendications et tout.、Euh, Dans un même moment, deux, pro de, deux produits, deux, deux, deux choses peuvent être produites par des acteurs différents, peut-être deux, mais c'est un petit peu C'est pour faire